Pardon, je prends toute la place Tes montagnes, je les déplace Comme un satellite dans l'espace Je ne perdrai jamais ta trace Ok, je prends toute la place Toutes les bornes, je les dépasse Mon Dieu, que mon cœur est coriace Toujours là, mais jamais las Ça s'entend énormément Une fois maximum Pour moi c'est le minimum La folie des grandeurs J'en ai gros sur le cœur Pardon, je prends beaucoup de place J'ai mon dictionnaire de grimaces Je ne suis pas que de la glace Je monte sur le grand chevaux qui passe C'est vrai, je prends toute la place Et quelquefois je bois la tasse. On m'a déjà traité de garde. Et sur, et sur le gâteau, y on n'a jamais trop. Je pas la course au record, mais je te veux. Je ne sais pas où